Allumeront les lumières sur le stade de Madrid C'est Marianne qui sera fière de chanter Roger de Lille Et dans cette immense arène, sont corrida Que notre amour vous soutienne et vous porte à bout de bras Et de finale en finale jusqu'au jour de la dernière Nos cœurs seront en escale bien cachés dans vos vestiaires On fera brûler des cierges comme des feux de Bengale Onagoon, onagoon, onagoon Champagne dans les coupes On attendra les vainqueurs Il n'y a jamais de doute Dans le cœur des supporters La fanfare des majorettes Pour la fête se prépare En avant, en avant, en avant